Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour, c'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours, mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est pas パー p a r a のパ s Ma c a n d ー u r et mes フェクトの a ーフェクトのパーフェクトのパーフェクトのパーフェクトのパーフェ s トのパーフェクトのパーフェクトのパーフェクトのパーフェクトのパーフェクトのパーフェクトのパーフェクトのパーフェクトのパーフェクトの La pluie et le soleil, c'est toi qui l e s régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois tu m'oublies. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est Pas le paradis,、mmh. mmh. mmh. j'ai choisi des chaînes. Mes amours, mes amis savent que tu me tiens. Devant toi sur scène, je trouve ma patrie. Dans tes bras, je suis bien. Le droit d'être triste quand parfois j'ai le c œ u r C'est ma vie, c'est ma vie Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi C'est ma vie, c'est pas l'enfer Mais c'est pas le paradis バラディー